Si la Genèse est le livre des commencements, l'Apocalypse est celui des aboutissements. N'allons donc pas chercher des aboutissements dans la Genèse, ni des commencements dans l'Apocalypse. La Genèse traite du commencement de l'univers, de l'homme, du péché, des promesses de salut, de la civilisation sans Dieu, et aussi de la naissance d'Israël. L'Apocalypse révèle l'aboutissement de l'histoire, tant celle de l'Église que celle des nations, Elle montre aussi l'aboutissement de la patience de Dieu envers l'humanité et ses jugements en raison de la révolte des hommes. Une révolte qui, selon les chapitres 17 et 18, va se concrétiser dans un système politique, économique et religieux présenté comme la Grande Babylone. Mais pourquoi la Grande Babylone Parce que la Bible nous parle de trois Babylones. L'une tout au début, en Genèse 10 et 11, avec la tour de Babel. La deuxième, au centre du volume, avec la Babylone de Nebuchadnezzar, évoquée surtout par le prophète Daniel. Enfin, une troisième, tout à la fin de la Bible, une Babylone qualifiée de grande, parce qu'elle polarise les principes qui ont énergisé les deux premières Babylones en s'imposant comme une super cité, un super état et un super affront envers Dieu. Comment ce système mondial aura-t-il pris naissance Ne cherchez pas son origine dans le livre de l'Apocalypse, qui traite exclusivement de son aboutissement, c'est-à-dire de son châtiment foudroyant sous la colère de Dieu. Cette superbe Babylone, qui aujourd'hui est en gestation, s'inspire des mobiles qui ont poussé Nimrod, le premier roi et dictateur de l'histoire, à ériger, il y a plus de cinq mille ans, sa fameuse tour de Babel. Vingt-cinq siècles plus tard, ce fut au tour de Nebuchadnezzar, roi des Chaldéens, de construire Babylone. Aucune cité ne lui fut comparable. Jardin suspendu, muraille de cent mètres de haut et de trente mètres de large, richesse prodigieuse, mais aussi le paroxysme de la débauche. Aussi fut-elle à son tour, jugée par le Tout-Puissant, et cette ville imprenable changea de main en une nuit quand, par la stratégie du général Cyrus, l'armée perse s'infiltra sous ses murailles pour prendre ses sentinelles à revers. Quant à la troisième Babylone, la Grande, elle se dressera au pinacle de l'arrogance humaine, mais son châtiment sera d'autant plus foudroyant, puisqu'elle ne disparaîtra ni en une génération, ni en une nuit, mais en une heure, une indication répétée trois fois en Apocalypse 18. Elle aura été, elle aussi, Énergisé par les ambitions d'un dictateur sans scrupules, l'antéchrist. Surgit des nations, l'antéchrist n'aura de cesse qu'il ne détienne les rênes de la domination universelle. Il y parviendra grâce à l'appui d'une principauté spirituelle occulte qui porte précisément le nom prédestiné de « Grande Babylone ». C'est pourquoi Apocalypse chapitre 17 ne se contente plus d'évoquer le rôle de « la bête » mais évoque une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, chevauchant sur la croupe de la bête. C'est... La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. En d'autres termes, elle assied son autorité sur l'ensemble des peuples qu'elle enivre de sa débauche. Sur son front était écrit un nom de mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Enfin, l'apôtre achève sa description par une phrase lourde d'implication. « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Apocalypse 17, versets 1 à 6. La grande prostituée unit son destin à celle de la bête montée de la mer, autrement dit à l'antéchrist lui-même. « Le sort de l'un dépend de l'autre. » au point de se confondre dans une dictature qui détient l'autorité absolue dans les domaines politiques, économiques et religieux. Une principauté occulte qui ne tarde pas à devenir une ville, la monstrueuse Babylone qui oblige toutes les élites à s'intégrer dans ses rouages. C'est pourquoi, lors de sa chute foudroyante, on verra successivement les rois, les gouverneurs, les chefs militaires, puis les marchands, les banquiers, Et enfin, les grands du trafic maritime et pétrolier se tenir à distance et s'affliger de la soudaine disparition du système mondial dont ils avaient tiré richesse et prospérité. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement, en une seule heure elle a été détruite. » Apocalypse 18, verset 10. 16 et 19. Mais sans doute avez-vous une question. Comment ce châtiment foudroyant aura-t-il été possible, puisque tous les potentiels militaires, toutes les fortunes et toutes les ressources du savoir et de la science auront été mises à son service Si la Bible nous informe des moyens mis en œuvre par Dieu pour faire taire l'arrogance des deux premières Babylones, elle nous montre aussi comment Dieu abattra cette tour de Babel du futur Il suffit aujourd'hui d'ambitions rivales pour dresser les hommes les uns contre les autres, mais pour les unir dans un objectif commun, celui d'éradiquer Israël de la carte, et surtout celui de rassembler toutes les forces vives de la planète dans une révolte collective contre l'autorité suprême de Dieu, il faut davantage. Aussi, la sombre période de la grande tribulation verra une véritable pentecôte d'esprits démoniaques, vomis sur la société et agissant en puissance de séduction sur elle. Or, ces esprits infernaux apparaissent dans l'Apocalypse 9 et 16 sous forme d'anges, mais pas des anges bienfaisants exécutant les ordres du Dieu du ciel, des anges malfaisants, des puissances démoniaques, des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, Ephésiens 6, animés d'une puissance de fausse persuasion pour obliger les hommes à obéir à Satan. Aussi, lors de la sonnerie de la sixième trompette, retentira soudain cet ordre, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Or, Babylone et la vallée de l'Euphrate ne font qu'un. Les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 200 millions d'hommes. Apocalypse 9, versets quinze à seize. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarie pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon des esprits de démons qui vont vers tous les rois de la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 12 à 16 Satan imite tout ce qui vient de Dieu. Il va jusqu'à contrefaire la Trinité divine en imposant sa propre Trinité. Les esprits démoniaques partis pour séduire les rois de la terre, sont sortis à la fois de la gueule du dragon, le diable, qui est le père du mensonge, de la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, qui est le fils de la perdition, et de la bouche du faux prophète, appelé ailleurs l'esprit de l'erreur. Il s'agit donc bel et bien d'une mobilisation générale des énergies humaines orchestrée par Satan et rassemblant au Moyen-Orient la plus grande concentration militaire de l'histoire. Les uns viendront de l'Est, et les eaux de l'Euphrate tariront devant eux. D'autres envahiront la région depuis le nord, comme l'indiquent les chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel. Ils auront pour alliés des peuples venus du sud, parmi lesquels l'Iran, la Libye et l'Éthiopie, comme le précisent les prophètes Ézéchiel et Daniel. Mais dans ce puzzle prophétique, l'Occident ne sera pas en reste, puisque de la Méditerranée doivent surgir un jour dix nations puissantes avec l'antéchrist à leur tête. Et ces millions de fantassins disposant des armes les plus sophistiquées envahiront tout le Moyen-Orient pour mieux cerner Jérusalem dont il a été prédit. « Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Zacharie 12.3 L'emplacement géographique de cette concentration apparaît ici sous l'épithète d'Armageddon, littéralement la colline de Megiddo. Sur le plan historique, cette petite colline qui domine la vallée de d'Israël au, au sud de la ville moderne de Haïfa, fut une position stratégique que se disputèrent nombre d'armées au fil des siècles. Mais il serait inconcevable de localiser sur une minuscule colline de quelques kilomètres carrés le dernier conflit de l'histoire qui rassemblera toutes les armées du globe avec, le, avec leurs équipements modernes, leurs avions et leur arsenal nucléaire. C'est tout le Moyen-Orient qui deviendra champ de bataille Cependant, dans ce contexte, le terme Armageddon n'est pas fortuit, car il nous informe indirectement des caractéristiques de ce magistral conflit dont les principales batailles livrées autrefois à Megiddo ne sont que des préfigurations. À l'issue de la première d'entre elles, la prophétesse Déborah, livre des juges, chanta « À Megiddo, déçu en combattit » fait sans précédent dans toutes les guerres, Le Dieu du ciel interviendra lui-même à Armageddon, à la grande confusion des chefs militaires en présence. Dans le deuxième livre des rois, il est écrit qu'à fut assassiné Accazia, le premier roi impie de Juda. Or, à la bataille d'Armageddon, le Seigneur Jésus frappera la pille, c'est-à-dire l'antéchrist, qu'il détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. De Thessaloniciens 2, 8. Enfin, c'est à Megiddo que mourut un fils unique, aimé de tous ses sujets, Josias, le dernier des rois intègres de Judas. Toute la nation le pleura, et Jérémie le prophète composa une complainte en son honneur. Une scène à mettre en parallèle avec celle qui commotionnera Israélites et Israéliens et que dévoile le prophète Zacharie. « Alors je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication. » Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. C'est-à-dire Jésus-Christ crucifié, devenu leur Messie. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. En ce jour-là, le deuil sera grand dans la vallée de Megiddo. Vous lirez ces récits dans 2 Chroniques 35 et dans Zacharie 12. « Dès lors, le combat changera d'âme et la victoire changera de camp. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra du ciel, écrasera ses ennemis sous ses pieds et prendra en main la cause de son peuple ancien, Israël. Acculé au désespoir, ce dernier se sera humilié de sa part au crime de la crucifixion du Fils de Dieu, il y a deux mille ans. Et précisément, c'est en vertu du prix que Christ paya alors pour la rédemption d'Israël, qu'il assurera à son peuple repentant plein pardon et réhabilitation dans sa vocation première. Cependant, Jésus-Christ ne revient pas sur terre pour Israël seul. Il libérera la planète entière du joug de Satan, un événement majeur qui, avec le triomphe du ciel sur l'enfer, nous catapulte au chapitre 19 et 20 de l'Apocalypse, un bien grand sujet qui fera l'objet de notre prochaine émission.